Allez venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milor. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé Quand vous passiez hier Vous n'étiez pas peu fière d'âme Le ciel vous comblait Votre foulard de soie Flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle On aurait dit leur roi Vous marchiez en vainqueur Au bras d'une demoiselle Mon Dieu Qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez venez, Midor, vous asseoir à ma table, il est fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire...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 Pour que tout se déchire Quand le navire s'en va Il emmenait avec lui La douce aux yeux si tendres Qui n'a pas su comprendre Qu'elle a brisé votre vie L'amour, ça fait pleurer Comme quoi l'existence Ça vous donne toutes les chances Pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un monde, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milords, qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi. Milor, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons Milord, souriez-moi Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez rire, Milor. Allez chanter, Milor.